Mais premièrement, il faut dire que ce changement-là est, est vraiment surprenant parce que ça fait une décennie que tous les organismes de la santé, à peu près dans tous les pays internationaux, disent que ils ne recommandent pas l'apport du masque dans la population générale. Et souvent, ils vont expliquer pourquoi, parce qu'il y a des dangers associés à ça. Et ils vont expliquer ces dangers-là. Il y a des recherches qui montrent le potentiel de ces dangers-là. Bon, et là, du jour au lendemain. L'OMS change son fusil d'épaule, change complètement sa position. Pensez-vous que c'est des moyens de pression de l'élite mondiale en haut qui subventionne à coup de millions de dollars l'OMS? Personne ne m'a informé <rire> là-dessus, je ne sais pas. Mais c est, c est, de toute évidence, ça a été une décision politique. Ça a été une décision qui n'avait rien à faire avec la médecine. Ou la mais, science. Ou la science. C'était politique et ça a des grandes répercussions. Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. Okay? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. Okay? Euh, euh, L'OMS OM, elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques euh, dans la population générale, dit, mais par contre, il faut tenir, en, faut tenir compte du fait qu'il y a des, des, des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère. Ouais. En d'autres mots, c'est comme s'ils le recommandaient à reculons. Ouais. Et ok, Donc, il n'y a aucun avantage qui a été démontré scientifiquement de la port du masque et il y a plein de dangers potentiels. Il n'y a aucune recherche scientifique non plus qui justifie le port du masque. C'est ça, c'est ça que je veux dire. Il n'y en a aucune. aucune. Et j'ai fait la revue de ces, de ces recherches-là qui, qui ont cherché un avantage et qui n'en ont jamais trouvé. Et j'ai fait une revue détaillée de ces recherches-là et on a écrit avec mon association... Euh, j'ai été co-auteur sur une lettre où on a écrit au directeur général de l'OMS et on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Voici les données, voici les conclusions de tous les articles et, et votre position, même jusqu'à ce jour-là, c'était que vous reconnaissiez les dangers qui pouvaient être associés à ça puis il n'y a aucune raison d'avoir changé. Voici des exemples des articles les plus influents qui prétendent qu'il y aurait maintenant un avantage pour la port du masque et voici en quoi ces articles-là, c'est complètement... Je veux dire, en langage commun, de la foutaise. Là. Ça, ça... Et d'ailleurs, les articles ont été. Il y a eu des demandes qu'ils soient retirés par des associations par des groupes de chercheurs. Il y a eu, il y a eu des critiques très sévères des quelques articles là, qui ont dit de telles bêtises. Et... Et donc, on a écrit à l'OMS une lettre de neuf pages très détaillée. Et aussi, on a énuméré les... Les... les dommages qui peuvent avoir lieu si vous faites ça. On n'entend jamais vraiment euh, parler des dommages. Euh, à travers les médias conventionnels non. où on n'entendra pas parler. Euh, ça serait quoi, par okay, exemple, donc, quelques... pre Premièrement, l'OMS elle-même, le plus grand danger qu'ils reconnaissent et qu'ils décrivent depuis toujours dans la littérature, etc., c'est que quand on porte un masque, euh, ça accumule les substances qui sont dans l'air, ça les arrête sur le masque, ça les accumule. Donc, des gouttelettes qui ont des pathogènes, qui ont des virus, des gouttelettes, des particules, etc., ça les accumule sur un matériau près de notre visage, près de notre bouche, notre nez, nos yeux. Ça les concentre. Mmh. Et inévitablement, donc, euh, la personne va toucher, bouger le masque et se toucher, et toucher d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est un, un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne. Donc, ça, c'est un danger admis de la porte du masque. Et chose importante, c'est qu'à mesure qu'on le porte, Surtout dans l'été, quand c'est humide, il y, y a condensation, accumulation d'humidité sur les fibres et ça bloque les pores du masque. Donc, c'est de plus en plus difficile à respirer okay. à travers le masque, juste avec l'humidité normale qui vient de notre respire, etc. Et ça, c'est très sérieux. là. C'est plus, plus le masque idéal qu'on a testé en laboratoire. Mais revenons au danger du masque. Par exemple, si on accumule des particules dans un système dans un, un environnement humide comme ça, etc. Est-ce que des plus grosses particules qui sont arrêtées par le masque vont finir par se briser ou s'évaporer ou faire en sorte qu'il va y avoir des particules qui, normalement, on n'aurait pas respirées, que maintenant on a fait entrer sur le masque, est-ce qu'elles vont finir par nous infecter Parce qu'elles sont en proximité, et on ne connaît pas les réactions qu'il va y avoir sur le masque. C'est comme le monde à l'envers. Ouais. C'est une logique inverse. C'est comme, ils vont dire, ah, oh, mais c'est par, euh, parce qu'on applique le principe de précaution. C'est complètement ridicule de dire ça. Le principe de précaution, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ouais. Le principe de précaution, c'est que le gouvernement, avant d'appliquer une politique draconienne, euh, doit être certain qu'il a éliminé la possibilité des dangers potentiels. Ouais. Si on a un manque de données, on ne peut pas appliquer la politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. C'est que s'abstenir. S'abstenir. Le gouvernement ne peut pas risquer de faire du tort s'il n'y a pas vraiment une bonne information qui démontre qu'il doit faire cette politique d'Akonien. C'est ça le principe de précaution. Alors là, là on est rendu là, dans un monde de, de, de, de fous où même les scientifiques vont dire « ouais, c'est vrai, mais j'en connais un ». Euh, oui, c'est vrai, mon étude ne montre pas un avantage à porter le masque, mais par le principe de précaution, je vais quand même le recommander dans mon article. Je n'ai mm -hmm. aucune donnée qui appuie ça, mais je vais faire le commentaire que c'est quand même bon. De, de... On est dans l'absurde, là. On est, on, est, on est dans un monde absurde. Il euh, n'y a aucune démonstration que si je porte un masque, mm. ça va euh, diminuer ton risque d'avoir l'infection. Il y a plein de mesures qui ont essayé de déceler un tel effet... Ils n'ont jamais décelé un tel effet. S'il y avait un effet euh, significatif dans ce sens-là, ça aurait été décelé dans les nombreuses études comparatives sérieuses sans biais. Okay? Mm -hmm. Il n'y en a pas eu. Donc, l'argument ne tient pas, c'est juste c'est de l'invention. On recommande fortement le port du masque à certains endroits. Et même dans certaines villes, on a tendance à vouloir le rendre obligatoire. Selon vous, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière le masque, comme par exemple... Euh, l'asservissement d'une population, le, le, le, le porter une population à la soumission ou au silence? Mais à mon avis, ce n'est pas tellement caché, parce qu'il n'y a, a, a pas de raison, il n'y a pas de base scientifique. Et de toute évidence, ce que l'OMS a fait est une action politique. Donc, ce n'est pas très caché que la vraie raison n'est pas basée sur la santé publique. Est-ce que c'est justifié de rendre le monde malade, de rendre nos enfants malades dans un retour à l'école où c'est obligatoire pour eux de, de rester dans leur petit cercle et de ne pas dépenser ça pour respecter le 2 mètres. Il semble y avoir des contradictions en France, c'est un mètre, à, à l'école c'est un mètre et demi parce que les enfants sont, sont plus jeunes, moins de risque de propagation, puis nous ici au, au Québec ou euh, j'imagine dans l'Ontario c'est la même chose parce qu'on tourne l'entrevue à, à Ottawa aujourd'hui de mal de distanciation sociale, c'est un peu farfelu. Est-ce que des études scientifiques qui justifient ça Où on en est là-dedans Ok, je n'ai même pas envie de parler des études scientifiques parce que c'est tellement absurde. Je veux dire, on, on peut démontrer dans une mesure que le, le, les gouttelettes de crachat se, vont tomber en dedans d'un de mètre ou deux. On peut démontrer ça, mais ce n'est pas ça la question. La question est, quel est le mode de transmission le plus probable de ces maladies Et c'est les très fines particules Ça, là, Un point, c'est tout. Donc, tout le reste... Il y, a les, il y a des études sérieuses comparatives qui ont montré que euh, la distanciation et même se laver les mains, ça n'a à peu près pas d'effet. Les masques aussi, ça n'a pas d'effet. Okay? Euh, mais, mais on peut faire une mesure où on démontre qu'un virus va vivre un certain temps sur une surface. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le mode de transmission. Ouais. Ça veut juste dire qu'un virus peut vivre un certain temps sur une surface. Et pour connaître le mode de transmission, il faut faire des, des, des, des mesures contrôlées qui démontrent ça. Mm -hmm. Et il faut utiliser, euh, c'est une, une recherche interdisciplinaire qui doit être sérieuse. Et donc, les études les plus fiables que j'ai lues montrent sans ambiguïté les particuliers à sol. c'est pour ça que c'est saisonnier, c'est pour ça qu'il y a une charge hivernale de mortalité, etc., etc.